Chapitre 2 Toi donc, mon fils, fortifie-toi au moyen de la grâce que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à son commandant. Un athlète qui participe à une course ne peut gagner le prix que s'il court selon les règles. Le cultivateur qui a effectué le travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a été ramené de la mort à la vie et qui était un descendant de David, comme le déclare la bonne nouvelle que j'annonce. Parce que j'annonce cette bonne nouvelle, je souffre. Je suis même enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisis, afin qu'eux aussi puissent obtenir le salut qui est en Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le rejetons, Lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Rappelle cela à tous et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se corréler à propos de mots. Ces querelles ne servent à rien si ce n'est à causer la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte de son travail, qui annonce correctement le message de la vérité. Évite les discussions vides et contraires à la foi, car ceux qui les tiennent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Ce qu'ils enseignent sera comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Parmi ces gens, il y a hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité et ils détournent plusieurs personnes de la foi en disant que notre résurrection a déjà eu lieu. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens. Et tout homme qui déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent. Il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales. L'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal dont je parle, il sera utilisé pour des tâches spéciales, car il appartient entièrement à son maître, il lui est utile, il est prêt à être employé pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Mais rejette les discussions folles et stupides, tu sais qu'elles ne se terminent par des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et patient. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de façon d'agir et de parvenir à connaître la vérité. Ils reviendront alors à leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et les fait obéir à sa volonté.